Bienvenue tout le monde sur la réalité augmentée, la techno à un autre niveau, j'ai bien gagné votre animateur. Et cette semaine, je suis seul pour vous parler de Ant-Man and the Wasp. Pourquoi je suis seul? Ben Parce que euh, Luc, qui était censé venir faire le show avec moi, ben euh, n'a pas pu voir le film puisqu'il n'est plus disponible en français au cinéma, où est-ce que lui, normalement, va voir ses films c'est probablement symptomatique du fameux box office plutôt ordinaire que euh, ce 21e film si je me trompe pas de les, de l'univers cinématique graphique de Marvel est euh, en mesure d'entrer là ça fonctionne pas super bien Donc, je me permets de faire un épisode en solo. C'est la deuxième fois que je fais ça. Euh, la première fois, ça avait été, si je me trompe pas, sur le film Doctor Strange euh, que je l'avais fait en solo. Donc, euh, un des spin-offs moins euh, central de la saga euh, du MCU. Euh, donc euh, à nouveau je me permets de faire un show en solo parlant de box office ben le film qui est sorti le 6 juillet dernier donc ce qui veut dire il y a même pas un mois commence déjà à ne plus être dans les euh, dans les euh, dans les salles et bien euh, à travers le monde a généré 366 millions de dollars Ce qui est quand même pas si mal que ça. Là. Quand, on, euh, quand on regarde euh, le, le big picture euh, de le domestique, donc l'Amérique du Nord 177 millions de dollars et il a fait un petit peu plus 652 de son, euh, son box-office, 189 millions euh, qui le fait à l'étranger. Donc c'est un film qui fonctionne à peu près de la même façon autant euh, en Amérique du Nord qu'à l'étranger. Donc euh, on va se le dire, c'est un film qui ça f... écoute, il a fait de l'argent, euh, il est rentable. Il a fait du 3 pour 1 si je me trompe pas euh, en termes de, de de box office. Euh, il a fait de l'argent là, c'est pas euh, c'est c'est c'est pas inquiétant de ce côté-là, mais c'est pas le film le mieux accueilli euh, de l'univers Marvel euh, au cinéma. on parle de euh, sur critics on parle de 70% euh, sur rotten tomato euh, on parle de euh, un tomato meter mais ça j'aime pas mais ben, ben cet outil là, là de 87% mais les, la note moyenne des gens est à 6.9 euh, sur 10 donc on parle de 70% c'est donc un film Correct, <rire> c'est correct, mais sans plus. Euh, Qu'est-ce que ça raconte Ant-Man and the Wasp Ben bien sûr, c'est une suite au premier Ant-Man, mais euh, c'est surtout un film qui se, se, qui se déroule en parallèle des événements de Infinity Wars. Parce que ben Ant-Man n'y était pas chronologiquement parlant. Ce film-là, en réalité, pourrait se dérouler. n'importe quand il y a pas de timeline précis il y a pas à part le fait que ça se déroule euh, bel et bien après euh, Captain America Civil War puisque euh, le personnage de Ant-Man a été capturé euh, a été arrêté et il est assigné à domicile euh, parce qu'il n'a pas suivi euh, les réglementations de l'accord de la secours euh, ce qui a mené là, à Civil War Ben lui euh, a été capturé, c'est le seul dans la gang. Donc Civil War les impacts. Qu'est-ce que ça a donné Ça a donné que War Machine euh, a besoin de fusils. Il y a un exosquelette fait qu'il peut marcher pareil, fait que ça change rien. Euh, ça fait en sorte que Captain America, Falcon et euh, la Sorcière Rouge, euh, eux sont en cavale, fait que ça change rien et Ça fait en sorte que euh, Paul Rudd, qui, <rire> qui campe le rôle de Scott Lang, est attitré à domicile. Mais on va voir dans le film que ça change rien. Fait que finalement, Civil War, ça ne change rien. Ils sont chicanés, ils sont tapés sailloles d'un aéroport, puis c'était ça. Donc, Scott Lang se retrouve attitré à domicile, Il doit rester chez eux. Il a son euh, bracelet émetteur autour de la cheville. Et un moment donné, va faire un genre de rêve un peu bizarre, où est-ce qu'il se retrouve, genre dans les années 70, euh, se retrouve à comme simili crampé la femme euh, de euh, de Ant-Man premier du nom là de l'original, euh, la femme de euh, et la mère de Evangeline Lilly, là, donc de de la la Wasp. Euh, c'est comme s'il était euh, tu sais dans un jeu vidéo là, en première personne là. il est comme dans les yeux il est dans la tête de la maman de de, de Angelina euh, et euh, va avertir va appeler euh, va, va va les appeler va appeler Hope et euh, son père pour leur dire hey euh, j'ai vécu un drôle de rêve Euh, c'est peut-être relié euh, à la dimension quantique. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe? Et là, il faut être contacté, même kidnappé par euh, Hope Van Dyne et euh, son père pour, après ça, ben, mettre à terme une machine qui permet, avec un véhicule, un genre de rover, d'aller dans l'univers quantique et de rapatrier maman Euh, wasp, <rire> je vais le dire de même, maman Wasp. Ah. C'est compliqué, c'est pas simple. Et euh, va y avoir là-dedans un vilain de euh, Ghost qui est une jeune demoiselle qui, elle, de par la suite, d'expérience sur l'univers quantique de son père. Euh, va se retrouver comme coincée entre deux dimensions. Et elle, ce qu'elle vise, c'est de pouvoir avoir accès à l'univers quantique pour pouvoir régler ses problèmes de santé. Elle est euh, aidée par euh, Laurence Fishburne, euh, euh, euh, qui joue le docteur Bill Foster, qui était un allié, un, un, un coéquipier de Hank Pym, donc, qui est joué par Michael Douglas, Et je vous dirais que c'est probablement l'un des vilains les moins utiles et intéressants qu'on a eu jusqu'à mes temps dans le MCU. Premièrement parce que grosso modo, c'est pas vraiment une vilaine. Dans le sens que elle veut avoir accès à l'univers quantique, euh, au monde là, à cette dimension là. mon ne comprend pas trop qu'est-ce que ça va lui donner, à part que elle sera plus entre deux univers. Elle va être dans le bon, mais en même temps, théoriquement, si elle est entre deux univers, ce qu'il faut qu'elle soit, elle, c'est entre les deux, pas dans un ou dans l'autre. Le problème, c'est le même d'un côté comme de l'autre. Tu es à moitié pas dans bonne place, que tu sois dans le quantique ou pas. Euh, et ce qui est plus ou moins compréhensible aussi dans sa recherche, C'est que la seule personne qui est en mesure de créer quelque chose qui permet d'aller dans l'univers quantique, c'est Hank Pym. Mandi son aide. Bas-toi pas compte, c'est le seul qui était capable. J'ose avec, dis tes problèmes, puis checker pour trouver une solution. Il veut ramener sa femme dans l'univers quantique, puis toi tu veux y aller. Mandes un pouce. Fais fais fais du pouce, mande-lui, mandes un lift. fait un échange de place, toi débarque dans l'univers quantique, puis elle, la maman, repatriée là, fait un swipe. Je j'ai pas compris le pourquoi que fallait absolument que ça soit problématique le fait qu'elle a veut avoir accès à l'univers quantique. Bon, tout ça pour dire que en plus on a un genre de mafieuse mafiozie euh, qui est là. Qui euh, moi j'ai trouvé ça très drôle parce que euh, quand on a parlé du film de euh, de Tom Raider le vilain est joué par Walton euh, Goggins et ben il joue aussi un vilain <rire> dans ce film là donc euh, c'est un printemps euh, très occupé pour lui il joue le rôle de Sonny Burch et de sa gang qui veulent eux euh, avoir accès aux euh, aux pièces d'équipement Euh, pour faire, il est comme un genre de de de, de dealer de technologie euh, duquel s'approvisionnait euh, Hope Van Dyp et euh, son père, le Hank Pym, euh, pour construire leur machine pour se rendre dans l'univers quantique. Donc, il veut rapatrier les les les les la technologie pour pouvoir la revendre et faire bien du cash. Donc, on a, on a on a un genre de film avec deux simili vilains. On a un film avec deux ces deux pans-là qui vont pas vraiment se compléter. On a un film à très petite échelle, sans faire un mauvais jeu de mots là par rapport à Infinity War où est-ce que là c'est vraiment euh, l'univers qui collapse. Et on a surtout un film qui théoriquement se passe en même temps là, mais qui en réalité n'est pas accroché nulle part, à part la première scène post générique. Il a rien dans ce film-là qui a un impact sur les autres films. Et les autres films, à part Civil War, n'ont aucun impact. Tout ce qui s'est passé au Wakanda dans Black Panther a aucun impact. Tout ce qui s'est passé dans Infinity War n'a aucun impact, à part dans la scène post-générique, où est-ce que Thanos euh, claque des doigts et... On voit qu'est-ce que pourquoi que euh, pourquoi que que Ant-Man n'est pas là que Scott Lang n'est pas dans Infinity War c'est un film qui se rattache à rien c'est un film qui a euh, très peu d'envergure c'est un film qui on s'attendait à ce que comme dans le premier ça soit tourné vers l'humour En réalité, ce n'est pas que ça. C'est un film dans lequel la relation amoureuse qu'il y a entre Hope et euh, Scott Lang euh, fonctionne pas très bien. Il y a comme deux scènes où que, euh, on sent qu'il y a une attirance là, entre les deux, mais pour le reste, sincèrement, Hope... Ellie c'est euh, pas le genre de fille que je voudrais fréquenter. Elle est zéro sympathique, elle est pas le fun, elle m'a un peu, genre euh, si t'écoutais ce que je te disais, ça irait tellement mieux. C est, c est, moi ça fonctionnerait pas là, je serais pas en couple avec ce genre de tempérament là de de fille, elle est un peu germaine. Moi te le dis de même, elle est un peu germaine. Elle est bien cute mais très germaine. Fait que tu retrouves tous les personnages du premier, mais dans le premier il y avait vraiment ce ce côté détaché, déluré de euh, d'un gars qui est pas supposé d'avoir des pouvoirs, le Scotland qui est qui est pas un héros de base. C'est un petit c'est un petit voleur de bas de bas étages, puis que il est juste épais. Il fait ses petites affaires de son bord, il réussit, mais pas tant que ça. Il est sympathique. mais il est un peu idiot, il est un peu simplet. Puis, ben, il se retrouve avec de trop grands pouvoirs par rapport à lui, fait que c'est super drôle. On, il se ramasse dans des situations où est-ce que il fait ce qu'il peut, il réussit tant qu'il peut à... à tu sais, c'est un origin, euh, origin story, là, c'est... Euh, il apprend à contrôler les pouvoirs, fait que tu sais, avec toutes les histoires les fourmis, ça fonctionne super bien. Et là, dans le deuxième volet, il contrôle les fourmis, mais il y a plus de... On y fait référence un petit peu, là. On donne des noms aux fourmis, mais ça a plus la même emphase. Euh, maintenant, il y a une scène, il est sur le bord de l'eau, puis il demande à des fourmis là, de venir euh, le chercher pour pouvoir s'envoler vers un bateau. Puis il y a des mouettes, fait que les mouettes mangent les fourmis. Puis là, il y en a une qui réussit. Puis il dit, « Moi, t'as appelé Anthony Banderas. » Mais juste là, de même, c'est pas drôle. drôle. Si tu viens pas d'écouter le premier film où est-ce qu'ils nomme toutes les fourmis, puis que son chum Ant, Anthony, tu fais ok c'est drôle parce que tu euh, il y il en nomme quelques-unes avec qui il fait des affaires plus spécifiques puis ok mais là ça sort de nulle part y a un gag qui tu dis la prémisse était d'un autre film j'ai juste le punch c'est pas drôle donc euh, grosso modo c'est ça Ant-Man, ça ressemble vraiment à ça. C'est un film qui il l'avait collé, fait qu'il y avait pas le choix de le faire. J'ai l'impression que c'est ça. Il y avait un espace, il y avait un trou là, pas de film, mais Marvel ont une cadence de production de films qu'ils ont pas le choix de respecter. Ils font deux à trois films par année. fait qu'ils ont pas le choix, ils ont dit qu'elle va avoir un Ant-Man, ils se sont organisés pour que ça soit comme dans une série télé là, tu la grosse trame narrative qui avance, puis dans les <rire> comme dans les Simpson, t'as des épisodes qui le début puis la fin c'est contenu en eux autres mêmes là, tu, tu, tu peux renouveler Invincible Eternum puisque le, la fin de ton histoire n'influence pas là, ça pourrait être Tu pourrais les positionner n'importe où dans le temps, ben c'est à peu près ça. C'est ce genre de, c'est quasiment un feller. Ant-Man and the Wasp est un feller en attendant qu'arrive d'autres choses. Ceux qui, ceux qui écoutent la réalité augmentée savent que les films de Marvel, j'aime bien aller les voir, mais je critique beaucoup. l'univers dans lesquels ils s'inscrivent qu'on annule des choses d'un film à l'autre. Ben encore une fois comme je le disais là, entre autres pour le fait qu'il est assigné à domicile tu as le FBI qui arrête pas de débarquer chez Scottling fait qu'il y a cet enjeu là de vite retourner à la maison pas que ça paraisse puis il soit pas emprisonné et à la fin du film on annule cette situation là donc grosso modo on annule tout ce qu'il aurait pu avoir comme impact restant dans la vie de Scott Lang, des événements de Civil War. On, on annule tout ça. On annule même Infinity War, puisque on prend le film après, en termes de chronologie, nous, dans notre vie, là, de, dans la vie réelle, le film de Ant-Man and the Wasp est sorti après Infinity War, mais pourtant, les événements se déroulent quelque part avant. Fait qu'on annule ce qui s'est passé. Dans la chronologie de l'histoire des films, On le positionne même avant, si ce n'est la scène post-générique. fait, que La seule affaire qui te raccroche au restant de l'univers où est-ce qu'il est rendu là, au niveau cinématographique, là, la chronologie des événements, la seule affaire qui te rattache, c'est une scène qui dure 3 minutes. Donc, si tu vas au cinéma ou que tu loues le film en te disant « ben Moi, je veux écouter ce film-là pour suivre... La grande histoire de l'épopée et Marvel et j'ai pas le choix, il y a ce film-là dans mes pattes. Ben tu vas être peut-être un peu déçu parce que en gros, vas écouter la scène de poche générique et c'est tout ce que t'as de besoin pour la grande, la grande image, la big picture de l'univers cinématographique de Marvel pour la continuité. C'est tout ce que t'as besoin de savoir. C'est tout ce que t'as besoin de, de de de voir pour Pour la suite des choses, il y a zéro avancé. On ne fait qu'expliquer pourquoi que Ant-Man est pas là. Puis ben pas tant que ça parce que on donne même pas la réponse parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs, il y avait beaucoup de discussions à la suite de Infinity War en se disant est-ce que le fait d'être dans l'univers quantique pourrait être ce qui a protégé euh, Ant-Man. Ben, en fait on on savait qu'il était pour être dans son film à lui après enfin qu'on se disait il a probablement survécu probablement c'est pas c'est pas et là dans la scène pas générique je, je vous la côté là euh, ils sont quelque part euh, euh, Ink Prime euh, sa blonde la maman de, de Hope euh, euh, je, je, je, je oui c'est euh, Janet cherchez son nom Et on a Hope et on a Scott Lang. Ils sont tous sur un toit. Et là, ils ont réussi à miniaturiser, là, à faire un format de poche de la machine qui permet de se rendre dans l'univers quantique avec le buggy. Ils envoient euh, Scott Lang dans l'univers quantique pour pouvoir récupérer avec des genres de bonbonnes d'oxygène, l'équivalent de l'énergie quantique. Et là, pendant qu'il est dans l'univers quantique, il y a le claquement de doigts de Thanos. Les trois qui sont restés euh, dans l'univers normal se transforment en poussière. Et Scott Lang, lui, survit. Et là, c'est des appels à radio. Hey, euh, <rire> bon gars, ramenez-moi. Ah, ramenez-moi. Ah, ramenez-moi. Vous ah, êtes où Puis c'est ça. Ça coupe, là Bon, c'est tout. C'est tout. Tout. Tout. C'est tout ce qu'il y a. Ça, ça, ça compte pas grand-chose, mais là, ça ne répond pas à la question à savoir est-ce que c'est l'univers quantique qui a protégé Scotland, ou est-ce que c'est juste parce que il est le 1 sur deux qui était pour survivre de toute façon Parce que, ben, on le sait, sur Terre, pendant les événements, on a des personnages qui eux ont survécu au claquement de doigts. qui était dans le 1 sur 2. Mais là, dans la bunch de, de, de Ant-Man et ses alliés, il n'y a aucun qui a survécu, sauf lui, qui était dans l'univers quantique. Si on avait eu, admettons, les quatre personnages dans euh, de, de, dans l'univers quantique en même temps, puis les quatre auraient survécu, on aurait pu se dire, ah, les probabilités auraient été que Il y en a deux sur quatre qui soient euh, évaporés. Mais là, les quatre ont survécu. Donc, l'univers quantique a une influence. Mais là, non. Là, on ne le sait pas. On ne le sait pas parce que trois sur quatre ont disparu. Donc, tu as 75% des, des, des quatre amigos hein, de Ant-Man, de cet univers-là, qui ont disparu. Tu en as 75%. Mais en théorie, c'est 50%. Ça veut-tu dire que sais, mathématiquement ça, ça veut rien dire, ça ne fonctionne pas, ça nous donne aucun indice. On peut pas se dire, hey, vite amène les autres héros dans l'univers quantique, on va trouver une solution, je sais pas trop quoi, parce que on est protégé. Thanos s'il veut claquer des doigts, ça peut pas nous affecter. Non, on le sait pas, on n'a pas plus d'indices. Fait que finalement ça a rien servi, à part le fait de savoir que euh, Antman a survécu. Mais il est coincé dans l'univers quantique, fait qu'on sait pas comment est-ce qu'il va sortir. À part savoir que lui a survécu, on n'a pas d'explication pourquoi qu'il a survécu. On le sait pas. On a rien. On n'a pas d'indices pour la suite des choses qui pourraient aider à trouver une solution. On a aucune idée. Et s'il n'avait pas été dans l'univers quantique à ce moment-là, il aurait pu peut-être survivre quand même. fait que ça change rien. Ça change rien à part le fait qu'on sait qu'il est vivant, ça change que dalle. Donc ce film là dans la grande continuité du MCU ne sert à rien à part nous rajouter le fait que Scott Lang est encore vivant dans le roster des super-héros pour se battre contre Thanos. C'est tout. C'est tout. Grosso modo pour faire un wrap-up, je ne m'éterniserai pas euh, trop, trop longtemps là-dessus. Là. Pour faire un wrap-up, c'est un film que j'ai trouvé le fun dans la manière qu'il fait ses scènes d'action. Le fait de grossir, rapetisser euh, dans les combats, c'est toujours aussi intéressant. Ça amène un dynamisme. Euh, on sent le plus petit budget par rapport aux autres films euh, du MCU. Euh, c'est un film qui est à c'est sans, sans mauvais je est vois un plus petit niveau là à, à, à très petite échelle c'est une bataille une course contre le temps euh, en plein de monde pour pouvoir arriver dans l'univers quantique mais il y a rien qui presse il y a rien qui ça change rien d'ailleurs euh, l'univers quantique euh, Jeannette Van Dyme, euh, la Wasp elle, elle revient sur Terre elle revient dans notre univers puis elle a des pouvoirs Donc est-ce que l'univers quantique permet de générer des pouvoirs Comment, comment ça fonctionne On sait pas. On a on a aucune idée, c'est quoi les limites, qu'est-ce qu'elle peut faire à peu à peu synchroniser du monde là avec le bon univers mais est-ce qu'elle peut déphaser des gens euh, là elle y touche là de manière très douce pendant une coupe de seconde pour faire ça ça veut dire que ça si veut mettons mettons dans un combat là faut qu'elle fasse un calaire à quelqu'un puis wow, là elle peut elle peut faire de quoi on le sait pas on sait pas puis de toute façon à disparu que, ça, là, ça ça on s'en fout là. autre affaire autre observation par rapport à Janet euh, c'est le fait que euh, elle a vieilli elle a vieilli Est ce que je veux dire que euh, dans l'univers quantique le temps semble s'écouler au même rythme que dans notre univers. Ça change quoi de bord l'univers quantique à part que tu es vraiment plus petit Parce que de la manière qu'on nous l'a présenté dans les théories par rapport à, au MCU, on se disait l'univers quantique c'est un autre plan. C'est un autre un autre univers où est-ce que c'est pas les mêmes règles qui s'appliquent forcé d'admettre qu'il y a au moins une des règles de la relativité absolue d'Einstein qui s'applique. Le, le temps, le temps s'applique de la même façon que dans notre univers normal. Alors est-ce que c'est vraiment un autre univers ou sont juste vraiment petits Puis que c'est la même affaire. Est-ce qu'on a un peu de cette Avec ce, ce, ce, ce, cette révélation là, là de, de Janet, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a scrappé un petit peu l'univers quantique, est ce qu'on peut en faire? Parce que si si on dit, j'en viens à Doct Doctor Strange, ok? À la fin, Doctor Strange affronte Dormammu, qui lui dans un autre univers réellement, c'est un mangeur d'univers. Et le combat, je vous rappelle, si vous l'avez pas vu, désolé, là, je, je vais le spoiler un peu, euh, c'est euh, dans le fond que euh, Dr. Strange va prendre son fameux collier, l'œil de Agamotto. En tout cas, ça permet de contrôler le temps. D'ailleurs, dans, dans Infinity War, il l'utilise pour voir les millions et les milliards de possibilités. Euh, et donc, dans, ce, dans, dans, dans son combat contre Dormammu, Dr Tr Strange qui va faire c'est que il va multiplier le temps dans tue, il, il rewind, il tue, rewind, il tue euh, tout ça pendant des millions et des millions d'occasions pour qu'un Mamné d'Mamou fasse comme bon ben je pourrais pas gagner, il me gosse, il me tombe ses nerfs, me laisser repartir. parce que j'aurais pas le déçu. Fait que c'est comme ça qu'il gagne. mais Dormammu n'est pas dans notre dans notre réalité en ce sens que le temps ne s'écoule pas dans son univers. Dans, quand quand Doctor Strange revient sur terre après avoir affronté Dormammu dans ce dans ce plan-là, il revient, puis c'est comme s'il était jamais parti. C'est un claquement de doigts pour reprendre euh, reprendre l'échelle de temps d'Infinity de, War. C'est le temps d'un claquement de doigts. Tu, tu, tu clignes des yeux. Oh, il, il est revenu. Ça a pris zéro seconde, même si théoriquement, de la façon qu'on nous a présenté le combat, ça fait longtemps. Ça a pris du temps et du temps et du temps avant que Dormammu se tanne parce qu'il y a eu des milliers des milliers d'occasions d'affrontement entre les deux. Ben, à chaque fois, Dr. Strange rewind. Donc, où est-ce que Dormammu est? Il est dans un autre univers qui fonctionne d'une autre façon, qui a pas les mêmes règles de la physique. Le temps ne s'applique pas ou ne se déroule pas de la même façon que nous sur Terre. Mais de l'autre côté, ce qu'on appelait, entre guillemets, l'univers ou le plan quantique, lui, se déroule avec au moins un des paramètres de la physique, de la même façon que sur terre. Le temps le temps se déroule de la même façon sur le plan quantique que sur terre. Alors, est-ce vraiment un autre univers Je sais pas. Du moins dans la dans la manière de de de faire de Marvel si l'objectif c'était de faire ça, de faire en sorte que le le le, le quantique soit un autre plan puis que ça vienne de ça vient de servir pour affronter Thanos qu'on nous l'explique que c'est un autre univers avec d'autres règlements ben sachez que là on a un petit indice que c'est peut-être pas vraiment un autre univers ou on va encore détruire ce qu'on a fait dans un film notre spécialité chez Marvel puis on va annuler ça pour on va faire comme si parce que je vous rappelle puis ça euh, écoute j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant mais Scott Lang euh, a des euh, des rebounds du fait d'avoir été dans l'univers quantique, comme là il y a, a rêvé qui était Janet Van Dyne, euh, elle, elle, elle parle à travers lui, euh, à un moment donné euh, même Janet apprend le contrôle de Scott Lang, d'ailleurs dans ses pouvoirs rajouter ça là, apprend le, le comme si euh, euh, Scott Lang devenait Janet Euh, elle parlait par lui, euh, effectuait des calculs, faisait des, des affaires. D'ailleurs, c'est très bien joué là de la part de, de Paul Rudd. Il est juste assez féminin pour qu'on y croie, sans que ça, ça ait l'air d'une caricature. Il le fait très très bien. D'ailleurs, c'est probablement euh, euh, son plus bel exemple d'acting de, de, de, dans ce film-là. Il le vraiment bien joué. On y croit. Euh, ceci étant dit, ouais, c'est ça. Donc, il y, y a des rebounds. Il y a des effets de l'univers quantique. Ça, ça a eu un impact sur lui. Alors que dans le premier film de Ant-Man, il revient sur Terre et tout est beau. Zéro influence, comme si de rien n'était. À aucun moment, on nous dit, dans le premier Ant-Man, que le fait d'avoir été dans l'univers quantique a un impact sur Scott Lang. Jamais. Il revient. Puis tout est beau. Il revient comme si de rien n'était, comme s'il y avait rien qui s'était passé. Il y aurait été dans un parc premier son chien puis il est revenu à la maison, qui aurait eu le même impact. Mais là, le film d'après, on découvre que ben l'univers quantique ça a relié ensemble deux individus. Ça a créé une connexion, même s'ils sont jamais croisés. Là, ils sont pas vus. Ils sont pas touchés. Il y était juste physiquement dans la même, dans la même place. Pis si on se fie à l'échelle de grandeur, si Janet est rentrée dans l'univers quantique alors qu'elle était accrochée sur un missile nucléaire qui volait entre les États-Unis et Cuba et que le, le, les aventures de, de, de Ant-Man se déroulent, je pense c'est à San Francisco, il y a comme des milliers de kilomètres de distance entre les deux, là. sur notre plan à nous c'est des milliers de kilomètres et là tu raptises tu raptises tu raptises donc à l'échelle de, de du quantique ça doit être écoute à une éternité là la distance doit être incommensurable fait qu'ils sont même pas proches Ils sont zéro proches et pourtant ça crée une connexion entre les deux ce qu'on nous avait pas dit dans le premier en plus hein. mais ça crée une connexion Donc, c'est-tu vraiment immensément petit, fait que les distances sont immensément grandes entre les points, ou si c'est juste un amas, c'est une zone, puis y a pas de distance, mais le temps fonctionne. Fait que dans les, dans nos, euh, nos, nos critères, là, nos lois de la physique là qui sont immuables dans notre univers, euh, fait que la distance elle fonctionnerait pas dans l'univers quantique, du moins pas de la même façon, mais le temps oui. Fait que ça pose bien des questions, pour de pas de réponse. Morale de l'histoire là, plein de questions, pas de réponses. Euh, J'ai bien aimé aussi euh, dans les choses le positif euh, la petite fille de de de de Scott Lang, euh, c'est Cassie, ouais, super bien jouée par la petite fille qui se nomme euh, Abby Ryder euh, Fortson. Euh, elle, elle joue la petite fille vraiment bien. On y croit que elle aime son papa. La relation est super bonne entre les deux. Euh, ça c'est c'est mais c'est pas un personnage principal elle a fait une coupe de une coupe d'apparition euh, j'ai aimé aussi à un moment donné Scott Lang est dans un souffle qui brise il se retrouve à être comme coincé en deux grosseurs il est comme grandeur d'enfant de 5-6 ans et ça c'est j'ai trouvé ça très drôle parce que il agit comme un gamin parce qu'il est dans une école primaire en plus fait que ça, ça fit euh, j'ai trouvé ça très drôle j'ai trouvé euh, T'sais, quand quand Ant-Man se, se se se se transforme là pour grossir, semble-t-il que ça brûle beaucoup d'énergie. Euh, il raconte que après euh, les événements de Civil War, euh, qu'il a passé genre 72 heures à dormir pour récupérer l'énergie. Là, dans ce film-là, va reprendre euh, une taille géante et il va finir par s'endormir dans le fond de l'eau. D'ailleurs, c'est c'est à peu près tu sais. quand on dit qu'il y a pas de vilain là, de grand envergueux, le plus grand danger dans ce film-là, c'est le sommeil. Oui, madame. Oui, monsieur. Le plus grand danger, c'est de faire une sieste. Ouais. Donc, euh, tout ça pour dire, c'est une autre réflexion par rapport à comment ce que le personnage de Ant-Man fonctionne. C'est que, Si il est grand, ça consomme plus d'énergie. Est-ce que quand il raptisse, il en gagne Ça a pas l'air. Ça semble être la même affaire. Donc pourquoi que un consomme plus puis plus petit? Je comprends pas. J'ai vraiment de la misère à comprendre ça puis la, la masse des choses. Si tu raptisses quelque chose, tu enlèves la distance puis le gars. Je, je, je suis zéro scientifique là mais de ce que j'en comprends quand tu réptises quelque chose tu diminues la distance entre les molécules qui composent cette chose-là en théorie OK tu diminues mais tu réduis pas le nombre de molécules qui construit euh, qui constitue la chose en question parce que on les voit se promener avec un building qui réptise format valise Le building pèse 20 tonnes, 30 tonnes. Même si tu le raptises, il devrait théoriquement peser encore 20 ou 30 tonnes. Il y a autant de molécules dedans, il y a aucun, aucun atome de moins il Devrait peser la même affaire. Même chose pour les, les Scott, tu sais quand tu euh, te transformes, tu sais c'est une fourmi, moi quand je pille c'est une fourmi à 20 beau à beau être capable de soulever 20 fois son poids. est pas capable de survivre à mon poids, à moi. Fait que si Scott Lang se diminue pour être à la grosseur d'une fourmi, devrait avoir le même poids pareil. Mais bon, on n'est pas un truc... Euh, <rire> on n'est pas un truc qui marche pas, <rire> physiquement parlant, dans ce film-là dans l'univers de Morrell. Je prendrai prendrais pas ça comme une critique. C'est juste que là, il y a un impact sur le fait de se grossir. Mais y en a pas dans celui de se rapetir. On joue beaucoup avec nos propres règles chez Marvel. On prend ce qui nous interpelle puis qui fait notre affaire, pour laisse de côté ce qui nous interpelle pas puis qui fait pas notre affaire. Et c'est particulièrement vrai dans le, dans les deux films de Ant-Man. Bah, bon, yeah. là, <rire> c'est le même. Vive avec. Sinon, euh, c'est ça. Donc J'ai parlé des combats. C'est vraiment bien. Visuellement, euh, c'est top-notch. J'ai trouvé euh, l'univers quantique plus brouillon. On y passe plus de temps. C'est comme si c'était d'un genre de kaléidoscope, mais pas tant que ça. Euh, je, je, c euh, un, c'est pas clair. Deux, c'est pas si beau que ça. Trois, euh, si elle a passé... Euh, je reviens avec Jeannette. Un autre question. Okay? Si Jeannette a passé... Écoute... Hop oh, à le calage. Elle a, mettons 35, on va arrondir là. Puis euh, sa mère a disparu Elle et avoir... écoute, il joue à cachette là. Il joue à cache-cache, fait que, clairement le pas 10 ans. Là. Mettons qu'on dit qu'elle a 5 6 ans, la faire le même. Fait que ça fait à peu près 20 ans. 25. 30 ans à tout casser de qu'elle est dans l'univers quantique, Jeannette là. Elle bouffe quoi Elle se nourrit comment Je sais pas. C'est tu l'énergie quantique qui la nourrit C'est tu euh... On le sait pas, pas de réponse. On a rien. Ça fait euh fait 25 ans, 30 ans qu'elle est habillée dans le même suit. Mais Je ne sais pas si vous avez remarqué ceux qui ont coûté le film. Elle rentre dans l'univers quantique avec son saut de wasp. Quand elle ressort, elle a des genres de lambeaux de de de, de tissu en de elle. elle a pris ça où Y a-t-il une chope à coton quelque part dans l'univers quantique Parce qu'elle a de l'air là, un petit peu le, tu sais comme les. Euh les euh, les gens bohèmes là les les les nomades dans le désert là qui se mettent des des genres de foulards autour du cou puis de la tête pour pouvoir se protéger du vent elle leur ça sont ça Elle l'a pris où Parce qu'elle avait pas ça en rentrant. J'ai pas de réponse, je sais pas. Mais ça soulève des questions sur la continuité. Vous savez comment ce que j'aime ça. Ah. Comme vous avez pu voir, en fait entendre dans ce podcast, j'ai soulevé plus de trucs négatifs que positifs. Donc ma note ma, ma, ma note ma note euh, va, va, va va va être conséquente avec ça. C'est loin d'être mon film préféré dans le MCU. Loin. En fait, c'est probablement avec les les deux premiers tours C'est probablement un des ben le troisième film de toute la saga de Marvel que j'ai fini de l'écouter puis je me suis dit ouais j'suis pas heureux d'avoir écouté ça pas de là à demander de me faire rembourser le prix de mon ticket de cinéma là mais avoir su que c'était de ce niveau là j'aurais attendu qu'il sorte sur Netflix. Je me serais moins senti floué d'aller écouter ça sans payer avec mon petit abonnement à 10.99 par mois puis de d'écouter ça sur Netflix que d'aller payer le j'ai écouté un bandi là, c'est un six pièces au ciné, là c'est moins pire là mais vous comprenez le principe là de payer un billet de cinéma pour aller écouter ça. D'ailleurs, je suis pas tout seul parce que le box office c'est pas à la hauteur. Pas tout seul qui se dit ça. Alors, en termes de note, j'ai pas bien ben, ben le choix moi donner euh, je vais donner un 5 sur 10 parce que je vois trop de défauts. Je vois plus de défauts que de positifs dans ce film là. J'ai pas ri comme j'ai ri dans le premier Ant-Man. J'ai pas trippé à découvrir l'univers comme j'ai trippé à découvrir l'univers ant man dans le premier. C'est en tout point un, un film qui est moins le fun, qui est moins intéressant. qui répond à rien, qui soulève plus d'interrogations, mais pas des interrogations de « Ah, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain? » Non, qui soulève des interrogations sur comment est-ce qu'ils ont construit l'univers, comment est-ce qu'ils ont réfléchi à la création de ce film-là. Moi, j'ai passé plus de temps en écoutant le film à me dire hey, « ah ça, ça marche pas », que « Ah, ça, c'est le fun. » Puis, le podcast que je viens de faire là avec vous autres reflète ça aussi, là. J'ai passé plus de temps à jaser des affaires qui fonctionnent pas ou qui soulèvent des questions euh, que à dire les affaires qui m'ont fait triper. Quand le highlight d'un des films, un des points positifs que tu nommes, c'est la performance d'une jeune actrice qui est là pendant maximum, écoute, dix minutes dans le film, c'est un des de highlights. Ça pose bien des problèmes, ça dénote bien des problèmes. voilà, un 5 sur 10, euh, je pense que c'est une note qui, qui est très honnête. Ça reflète, moi, mon appréciation. Vous, vous l'avez peut-être aimé plus que ça, puis c'est bien correct. Vous avez peut-être pas été affecté par les mêmes questions que moi sont venus qui m'ont sauté d'en face. C'est bien correct. Mais, écoute, à force d'en faire là, des critiques sur des films de, de Marvel, je peux pas dire « Hey, ça, c'est un 9 euh, comparativement aux autres films ». à lesquels j'ai donné un 9, ça se compare pas. C'est c'est bas plus ça. Puis euh, de euh, de de ce qu'on ne fait jusqu'à maintenant comme critique sur la réalité augmentée, euh, des films du MCU parce qu'on les a pas tous faits, c'est c'est la plus basse note que je vais avoir donné à un film du MCU. Ouais. Voilà, c'est ce qui complète euh, pour euh, la réalité augmentée de cette semaine. J'ai bien gagné at gangji underscore b euh, sur Twitter si vous voulez me suivre. J'ai vais gagné sur Facebook. La réalité augmentée, euh, nous sommes sur tous les réseaux sociaux, là, tout, tout, tout, tout, tout ce qui veut dire Twitter et Facebook. Les autres n'existent pas. sont dans l'univers quantique. Euh, Ajoutez-nous, cherchez-nous, ça va nous faire bien plaisir de, de discuter avec vous sur euh, toutes les thématiques euh, geek. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse du film Ant-Man, venez jaser avec moi sur notre page Facebook. Ça va me faire plaisir. Venez me dire que j'ai tort. Euh, si vous pensez que j'ai tort, m'amenez-moi des arguments. ya il des affaires que j'ai pas compris? Peut-être, peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappé. Penserez pas là, mais pense que peut-être, peut-être. Fait que venez jaser, ça va me faire bien plaisir. Euh, vous le savez, je suis quelqu'un de très critique envers le MCU. Je pense que mes critiques sont fondées, euh, mais si vous avez un argumentaire, si vous avez des des des trucs pour me faire changer d'avis, me faire voir le MCU autrement, ben amenez-les. Amenez-les, venez jaser. Voilà que fait le pour le show de cette semaine de la réalité augmentée. Je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir écouté radoté sur Ant-Man pendant plus d'une quarantaine de minutes. En solo, euh, je fais pas ça souvent. Mais les deux fois, ça s'est bien passé. Euh, qui sait si l'occasion force se représenter dans le futur. C'était ma critique du film Ant-Man and the Wasp. Et je vous dis à la prochaine fois dans un autre épisode de la réalité augmentée avec cette fois-là peut-être d'autres monde avec moi. Je suis pas si méchant que ça, c'est pas, euh, pas à cause de moi que j'étais seul. C'est lui qui me l'a lâché. Moi, je suis fou full gentil. Plein d'amour. Adorable. Sympathique. Je suis une bonne personne. <rire> Salut tout le monde. Bye-bye. À la prochaine!